Réanimation est une formule qui va à l'encontre de la normalité radiophonique. Une émission qui se veut avant tout non conformiste et provocante par moments. Pourquoi Eh bien, simplement parce que l'histoire prouve que c'est lorsque les gens sont provoqués en partie ou en force qu'ils se souviennent soudain qu'ils peuvent réagir. Bref, réanimation étant une antithèse du format radio conventionnel, nous irons au-delà de cette pensée et faire ce soir une antithèse. d réanimation. <rire> Donc ce soir, la musique sera secondaire et le dialogue sera le principal contenu. Prépérez-vous à entendre des désaccords de l'obstination et quelques moments plus crus. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui n'ont pas leur langue dans leur poche, mais plutôt beaucoup plus d'organes et parties corporelles pré prélevées ici et là. Et peut-être même sur vous, bande de cons. <rire> Priez pour ne pas a s s survivre, enfoiré. c a u s e f e a r is our fucking business. We are undead incorporated, cause we said so. Mais en début de cette émission, rendons un hommage posthume à cette légende du hard et du metal, Ronnie James D.O.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 C'est fou à l'UQTR. Travaille-nous. Travaille-nous. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 18 mai de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon. Et celui qui sera mon interlocuteur, obstinateur et probablement emmerdeur en chef est Sinistro. Emmerdeur en, en chef, ça n'y e que tout un titre aujourd'hui. Tu as été ennobli, mon cher. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais. Emmerdeur en, en chef. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien.、Ouais. Je ne suis pas un fournisseur d'SPM, moi, de Karek.、Euh, ça, c'est <rire> ça que tu r e g a r d e Je ne m'aventurerai pas là-dedans. Emmerdeur en, en chef. Emmerdeur en, en chef. Eh bien,、euh, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière,、euh, cette édition de réanimation sera particulière dans le sens où, normalement, nous axons la programmation sur, sur le contenu musical. Mais là, vu qu'on n'a jamais assez de temps pour dire nos niaiseries, on a décidé de laisser faire un peu la musique. Et de se laisser le temps aux niaiseries. l a i s s e r le temps aux niaiseries. Effectivement.、Ça、Donc,、bon、le、sens. contenu principal sera... T'as été niaiseux. <rire> ouais, ça sera peut-être <rire> pas très intelligent, <rire> mais du moins, ça risque d'être pour Le moins distrayant. Donc, un <rire> contenu principalement verbal ce soir pour、euh, Sinistros et moi,、euh, parsemé et agrémenté de quelques bonnes pièces,、euh, je dirais, vue de nez、euh, assez métallisées.、Euh, mais quoi qu'il en soit, nous avons ouvert l'émission avec,、euh, comme je l'ai dit lors de l'introduction, un hommage posthume pour un des grands parmi les m e i l l s Bien、grands. oui, Ronnie James Dio qui a,、euh, a perdu son combat contre le cancer de l'estomac、euh, dimanche matin.、Euh, C'est une C'est une Grosse perte pour le métal. C'est un des pionniers, un des instigateurs du style. Tout à fait. Ce qui est dommage aussi, c'est que samedi, il y a un astifi de Tarlat sur Internet qui avait annoncé sa mort, puis que c'était pas vrai. Ou c'était un médium C'était un médium. Je ne sais pas, mais il n'aurait peut-être pas a t t e n d r e Pour moi, lui, il devait avoir peut-être b e n l'heure avancée de la Terre. Je ne sais pas l à Euh, il annonçait ça sur le net, comme de quoi que Dio était mort, pis c'était, c'était un canular, parce que Wendy Dio a dû démentir partout, pis c'est, c'est,、bon, c'est pas évident dans les derniers jours. Non, effectivement. t un b o n n e pour cor... faire le PR en même temps, tu sais, de, de que ton, ton, ton chum, i s t'en rêve de crever sur le... La... Sur le lit d'hôpital, effectivement. Non, c'est mort à 67 ans. Ouais, 67. ans. Il Effect... est né en 42 et est décédé en、ah, 2010. Effectivement, on ne peut rien le cacher. 2010, c'est comme ça. C'est p l u vite.、Euh, c'était un grand. C'était quelqu'un. qui... un a... grand, il n'était pas si grand. Non, ben, que je ne pense pas physiquement. C'était parce... un gnome, là. C'était un lutin, <rire> là, point de vue physique.、Là. Mais c'était、euh, quelqu'un qui a amené énormément, comme tu l'as dit. Reconnu、euh... pour avoir、euh, apporté le Devil Horn. Le Devil Horn.、Euh... Et, en fait,、euh, Ben, ce qu'on pourrait expliquer, c'est q u、euh, on pourrait expliquer ça aux plus jeunes d'entre vous, aux plus, aux plus, euh, Stupide aux plus vous. stupides d'entre vous. Le signe des Devil Horns, c'est pas le signe du diable. Mais non. C'est le signe,、euh, de que, protection contre le mal. Que, oui, c'est pour enlever le mauvais œil.、Voilà. Pis u déjà là, dans les années,、euh, lors de l'inquisition, e、euh, t tout,、euh, dans le temps du, du, roi Philippe le Bel et tout, et tout,、euh, moi, j'ai lu beaucoup,、euh, les livres Les Rois Maudits.、Mm -hmm. pis, il、euh, y a un banquier,、euh, de, la grande banque, Torremai, e、euh, u en Italie, qui existe toujours, m a i n n n t e a t c'est un des, des, des premiers banquiers, pis u là-dedans, c'est sûr que c'est romancé, il、euh, explique à son, son jeune apprenti, qui est son neveu, pis u il dit, fais les cornes pour envoyer le mauvais œil. Donc, ça se passe ça,、euh, on, oui, des, bien, début ça... Des, des années,、euh, 13-1400. 13-1400, là, tu sais, euh, facile. Pis u ça se faisait bien avant, l、oui, dans oui. le temps des, des, des rites païens et tout,、euh. Donc, c'est pas pour,、euh, dire,、hey, Satan, man. Et parmi nous, mais c'est bien pour dire que Satan est par pitou. Ouais, c'est ça, par pitou. <rire> c'est Christon quand ça. Ben, ça a été mal interprété, mais bon, mais, maintenant, ça, ça sert bien、Puis、la tu cause d u mais, euh, <rire> dans e d b a n g e r Journey,、mm -hmm. e、euh, Dio, il est en entrevue avec、oui, le mec,、oui, qui oui. explique, Il dit, ouais, Jane Simmons, il pense que c'est lui qui a inventé, inventé ça. Du... Mais il est dans、inventé. le champ de patates. Il dit, d'ailleurs, il a inventé aussi. Il dit, faut dire, il faut avouer qu'il a inventé aussi le jus d'orange congelé. <rire> Bref,、euh, si tu veux faire、euh, la présentation des pièces. Bien oui,、là. on a eu、euh, la dernière apparition de Vinyl、oui, et、euh, enregistrement de Dio avec、euh, Heaven and Hell. Heaven、ouais. and Hell, qui est、euh, Black Sabbath. Est la version Black Sabbath. Qui a eu sur Dehumanizer avec Vinny Apici au、Pitché. drum,、euh, Geyser Butler, qui est l'original bassiste de Black Sabbath, et Tony i o m m i La raison pour, fait,、euh, pour laquelle, ils sont revenus,、euh, sous le nom, e、euh, h Evan and Hell, c'est qu'ils n avaient pas le droit de prendre le nom Black Sabbath parce Sharon. que... Sharon! Y a Sharon, o s b o u r n e、euh, q u i a décidé qu'elle, n o n n o n n o n n o n mon mari, a tous les droits sur le Black Sabbath. Mais en fait, c'est elle qui les a, là, Ben mais... oui, mais regarde, écoute. Quand t'étais pas une fois, t'étais pas le restant de ta vie, mais, mais c e n c'est pas grave. Ce qui prouve une chose, c'est que c'est juste... C'est Black Sabbath, tu l'as dit. C'est Black Sabbath. C'est une discussion d'avoir contourné un point de vue légal, d'avoir、oui. changé le nom, mais c'est la, la même musique. C'est la même affaire.、Oui. Euh, bon, C'était e v a n and e l avec la pièce Atom and Evil, qui est la première pièce de Devil You Know, parue en 2009 sur Reno Records.、Euh, Toujours avant, on a eu un classique de Dio, l e Ronnie James Dio Band,、oui. avec la pièce We Rock,、euh, tirée de l'album Last in Line, parue en 1984 sur Warner. On a eu Black Sabbath. La、oui. version Evan Nell de l'époque. Oui, effectivement. Avec la pièce Evan Nell.、Ah, tout, tout, tout, tout, toute, toute une. s é r i e de l'album Evan Nell. La suite des idées, e h oui,、euh, qui est parue en 1980, quelque c h o s 80, je crois. Moi,、euh, bon, la version que j'ai émise, c'était 87 sur The Dio Ears, mais c'est paru bien avant ça.、Euh, et tout juste avant, la première pièce, on a eu Rainbow. Rainbow, qui est, dans le fond, c'est Richie Blackmore, c'est son band. Mais il était tout seul pour petit gars. Ben, on le comprend qu'il était tout seul, il n'est pas endurable. Ben, c'est ça. Lui,、euh, il a décidé qu'il s a c c r é d i t Purple là, fait que euh, lui, euh, il est allé voir un show. Un show, l e band s'appelait Elf. Oui. Elf, c'était Rainbow,、mm -hmm. avec Richie Blackmore en plus.、Ouais. Il a dit le guitariste, vous le mettez dehors, puis moi, je prends la place, puis.、Euh, Tatati tatata, tata, c'est comme ça que c'est arrivé.、Eh oui. euh, la pièce c'est Man on a Silver Mountain. Très bonne pièce. Tirée de l'album Richie Blackmore's Rainbow, paru en 75, sur Polydor. Ce qui est intéressant avec Dio, c'est que lui,、euh, c'est un petit r e t o u r e u x Il s'est accoquiné de personne pour le mettre sur la map, mais il n'a jamais fait de compromis.、Si、lui, a dit si je ne peux pas、euh, participer au principe créatif, Je l'y vais pas. Je crisse mon camp. Ouais, ouais. Donc, il a fait deux albums avec Rainbow. Il a crissé son camp.、Mm -hmm. Il a prouvé qu'il était capable de faire ses affaires tout seul. Qu'est-ce qui est arrivé avec Rainbow après Ça a planté. Eh oui. Black Sabbath, il a accepté de jouer dans Black Sabbath. Au bout de deux albums, je ne peux pas mettre ce que ça me tente moi. Je crisse mon camp, Black Sabbath. Qu'est-ce qui、mm -hmm. est arrivé avec Black Sabbath après Oups. Ça, ça a fait durer un, dur un bout de temps. Ouais, effectivement. Effectivement. Fait que lui, il a parti s o n ban, puis il a resté s o n ban tout le long, puis、mm -hmm. ça a fonctionné. b e n écoute, c'est ce qu'on appelle.、Euh, c'est ce qu'on appelle de la détermination, mais c'est de savoir ce qu'on veut, mais surtout de savoir ce qu'on ne qu veut pas. Ce qu'on ne veut pas. pas. Effectivement. m a i s ça, ça c'est un art de le savoir et puis oui, de l'appliquer surtout. c e s c'est ça. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est ça. C'était un bon petit spécial, ça, mon sinistro. Ça va nous rappeler que.、Euh, la vie est courte, puis il faut, faut, faut en profiter. Il faut en profiter. Et profitons-en, nous, en fait, ce soir, pour justement、ah, dire les choses qu'on n'a jamais peut-être dites. Oui, bien, moi, j'ai à dire, si vous avez des, des, du monde de votre famille, des proches, qu'ils ont des cancers ou quelque chose, accrochez-vous à eux autres, puis boostez-les un peu, ça vaut la peine. Oui, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Non. Effectivement. Puis il y a des combattants partout. Faites-vous、euh, fait, s a pour les sons. Sur ces belles paroles, laissez-moi vous parler de q u e s t ce qui est à venir au niveau des spectacles immédiatement dans la région. Pas des pestacles. Des pestacles. Des pestacles. Spectacles de marionnettes ensanglantées.、Ah、oui, oui, il、oui, va、bon、en avoir, c'est ça. Oui, il、bon、va en avoir certains.、Euh, ce vendredi, soit le 21 mai, au r o c k e f e l l e Stage, dans le secteur Cable-la-Madeleine de cette grand,、euh, grande région trifluvienne et non nicolétaine. Ah, ça, on s'entendra jamais là-dessus. Eh, ça deviendra un sujet un j o u Ça sent moins bon à Trois-Rivières que de l'autre côté. C'est parce que de l'autre côté, il n'y a rien à sentir. Ben oui, mais、bon. vous autres, vous sentez le papier, c'est pas mieux. Ben oui, mais vous autres, vous sentez le les, poules, les poules, les <rire> poules. D'ailleurs, c'est, je viens de faire l'association avec l'odeur quand tu rentres dans la m o r g l e <rire> Faut en faire. Faut en faire. <rire> Probablement, mais pas avec toi. <rire> euh, donc, euh, vendredi 21 mai, Rocka f é l e s t a g e t r o i è r e m é t a l présente Reanimator en compagnie de End is Near, Blackwater Pollution et Real. C'est à 20h, les portes ouvrent à 19h, il en coûte 10$ dollars, et c'est pour tous. C'est tout pour t r o i s i è m e m é t a l pour l'instant. Allons faire un, un tour du côté de BCI à l'extérieur, c'est-à-dire soit Québec ou Montréal.、Euh, lundi, c'était hier, mais demain.、Euh, non, dis-le pas, celui-là. b o n c'est moins pire que d'autres. OK, c'est bon. Dark Tranquility. OK, ç a l à tu peux le dire. <rire> ils étaient hier、euh, aux Foo Foons é l e c t r i q u et e demain, mercredi le 19, ils seront à l i m p é r i a l de Québec en compagnie de Freight Signal, l Eternity w i t t e n et groupe Invité. Les autres sont partout. Ils sont vraiment populaires. <rire> c'est à 19h30, il en coûte 25 et 30 Ah,、oh, ben, je pense qu'il y a des membres et plusieurs autres dans cette vanne-là. <rire> ouais, c'est. d'après moi, c'est une coopérative, ça. Oui. <rire> Donc, il en coûte 25 et 30 plus taxes p o u r y a s s i s t e r Les billets sont disponibles via Billettech. l a s s e m o i OK. Bien, à Southern Cross, tu te rencontres avec Guy Smetland. <rire> c'est dimanche le 23 mai, c'est ce week-end. Je ne dis pas que c'est un week-end à prolonger de trois jours.、Euh, c'est un week-end. Southern <rire> Cross en première partie d'un band quelconque. <rire> commence par P et F. PF.、Bon, Elle、euh, s frère. <rire> Elle s frère. <rire> Euh, donc, c'est toi, l'Impérial. Pour Southern Cross et Ice v i n Land, il en coûtera 30 et 35 plus taxes. C'est pour tous, disponible via Biotech. Lacuna Coil, mercredi 26 mai,、euh, seront avec h Ale the Villain, m e r k a b a t et Doll. C'est aux Foufons é l e c t r i q u e s C'est à 19h30. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses via admission. e Pocrisy, euh, c'est au, c'est à, o u i pour Cruzy, Black、bon. Guard, Scar, Symmetry, 8 et Swashbuckle. C'est au Faux-Fonds électrique le 30 mai de 19h, c'est 20 dollars et 25 dollars, taxes incluses, disponibles via admission. Et le lendemain, soit le 31 mai, euh, le même line-up sera à l i m p é r i a l de Québec au coût de 25 et 30 dollars plus taxes. C'est pour tous, c'est à 19h30. On va avoir Dang Fetus qui sera au mois de juin, Soil Work au, au mois de juillet.、Euh, bon, on est rendu au mois d'août, là. On peut peut-être se garder une petite gêne. Quoique, je vous invite quand même à aller voir le site de BCI parce que ces billets-là sont souvent déjà en vente. Pour ceux que ça intéresse. Breakconcert.com. Voilà. e、euh, donc, euh, et bien sûr, le 20, au mois de juillet, 24 et 25 juillet, c'est le、AVM、MTL. Euh, donc, le 24, samedi. Il y a Rob pour... Alford, q u i s e s t rajouté.、Euh, ben oui, ben oui, j'ai entendu ça. Mais pour moi, le 24 est beaucoup plus intéressant que le 25, qui est le 25, plus. 25, c'est au métal. On n'en parle, parle même pas. Ouais, mais bon, bref. Le 24, ça va être intéressant avec lui. p s e comprends pas comment ça fait que l'Amb of God, il, le, le, le, le lendemain, il aurait dû le mettre avec les autres.、Mais、il ne serait plus、euh... rien resté le lendemain, là. Ben oui, mais ça aurait été un petit show d e e i m o p u i s c'est tout. On n'en parle plus, là. C'est pas grave, là. o u probablement qu'il voulait garder un certain teaser pour le. En tout cas, de toute façon, je le vois, là, pour le 25. Ben, Ben, quand il va e faire du gant, sentait le, tu sais, le g a n g en tabarouette, là. Ben, à ça, moi, je s e n t i r a i rien. Moi non plus. Dit, quand tu f i s j u e le 24, il va avoir juste pour nommer ceux-là, Alice Cooper, Testament, Slayer, Megadeth, Megadeth Fear、Film、Factory,、uh, Anvil, le Cataclysm, le Fianzen, Rob h Alford, Alford、euh... euh, tu sais, regarde, ça va être、euh, Vive la joie, là. Il y aura pas un spectacle que tu vas pouvoir dire normalement qui est moins bon que, bah, à moins que les gars soient vraiment poches, là, mais qui est moins intéressant que l'autre, là.、Ah, c'est sûr. Mais bon, bref. C'est une question de goût. Et nous, nous en avons. Du goût? Oui. Depuis qui? Ben, depuis là, là. OK. Ça. On vient de se d i C'est une improvisation mixte. Effectivement. Sinistros. Hein? Euh, <coughs> pardon, il est 21h42. Et pourquoi ne pas débuter nos, nos sujets du jour? Ben, du soir, non pas du jour. Ben, sujet, sujet. Ben, sauf sujet. sujet, à entendre ton sujet. Bon. Moi, ce à quoi j'aimerais、euh, m'attaquer ce soir. Ben, en fait, m'attaquer est un grand terme. C'est pas un je... grand débat qu'on va faire parce qu'on va juste. C'est、euh... exprimer des opinions. o u i c'est ça. Voilà. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas parler ici de, de cuisine ou de, de, de, de, de, de culture bactérienne. On va、ah, parler je de musique. De bord. Je de bord. <rire> bah, <okay. rire> On peut parler de je sais pas, confection du boudin en l l a n d e ça peut t'intéresser. mais b o Non, n le boudin, je n'aime pas ça. i r e C'est très sanglant. Tu devrais aimer. Ça dépend. Le boudin blanc, j'aime mieux pas savoir quelle sorte de s a n g il y a là-dedans.、Ouais. Ben, tu manges du rouge, puis tu ne le manges pas cuit. <rire> <Okay>. <rire> Bref. Euh, ce à quoi je, dis, je disais, e n préambule, c'est que je ne veux pas nécessairement m'attaquer, du moins pas en début, mais peut-être que ça va venir avec le, <rire> le feu va prendre après moi, je vais m'emporter, <rire> mais bon. Bon, moi, personnellement, je considère une chose au niveau du, de la grande étendue familiale, mondiale, appelez-la comme vous voudrez, du métal, en général. Et tu t'attaques à gros là. Effectivement. Je me rappelle, étant, Il y a eu ça jadis, bien longtemps, des、Quand、siècles et des siècles. À l'époque. À l'époque, À l é p o q u en e fait, c'était pratiquement à l'époque de l'Inquisition. C'était dans le temps, là. Oui. Lorsque j'étais、euh, un jeune docteur. Un jeune, <rire> un jeune docteur docteur vampirique, encore f r i n g a n t Effectivement. Et que j'ai découvert. Le Viagra. Veux-tu f e r m e r ta trappe, <rire> cette épouvantable corneille? Lorsque j'ai découvert, hein, et je dirais ici spécifiquement. En 1980, j'ai découvert le métal proprement dit avec les m a i d e n l e s Priest et compagnie. Je connaissais l e Hard Rock, bien sûr, j'étais un fan de Black Sabbath Purple et compagnie, puisque je suis encore. Mais proprement dit, ce qui était la révolution,、euh, de, la, de l i n v a s i o n britannique. Ben, le côté, le côté plus fesse dans la m y t h e Voilà. <coughs> j'ai tout de suite adhéré à ce mouvement-là.、Euh, je m'identifie à ça. Je m'identifie toujours à ça d'une façon différente maintenant. Concède, je le concède, mais bon. À l'époque, on avait une grande, je dirais, et là, ici, je ne veux pas paraître étant nostalgique comme dans mon temps, c'est un m i e u x c'est pas vrai. Mais à l'époque, on avait une grande qualité de groupe. Une grande qualité de, de, de d a l b u m s qui sortaient <coughs> pour diverses raisons. Ben, premièrement, parce qu'on n'était pas encore rendu à la mi-80 où la mode était que les compagnies de disques,、euh, pressaient les artistes de sortir un minimum de deux albums par année pour les, noyer le poisson au plus sacré pour en rassigner un nouveau. Euh, donc, e l'époque, les, les, les, artistes sortaient un album par année, par année et demie. Bon, c'était correct, c'était bien. Pis u généralement, c'était relativement de qualité. Ben, en fait, c'était assez égal. Il est venu la mode, comme je l'ai dit, dans les années, l'année 80, e、euh, écoute, il y avait quoi? Je parlais juste, parlons de Razor, formation canadienne qu'on, qu connaît bien, qui était obligé de sortir deux albums par année.、No、c'était la, c é t a c'était la majorité des groupes qui devaient se soumettre à ça. Ben, quand tu signais pour un Major, oui, dans les années 80, c'était. Ça dépend, la... c'est pas toutes les bandes qui ont. Beaucoup un... de. Razor, oui, c'était un, un. Ben, Metal un... Church,、euh, Beaucoup de groupes étaient, étaient soumis à ce, à ce genre d'obligation-là.、Ouais, bon, Metal Church ont sorti un bon album. Le restant, ce qu'ils ont fait, c'est carrément de la bouette, là. Ben, écoute, il y a quelques bonnes pièces sur The Dark qui sont intéressantes. Mais j'en concède que, j'en conçois que le, le premier album, Metal Church, c'est de loin le meilleur. C'est vrai, il est tout bon. C'est très vrai. Mais bon, ça p l a i d e pas la cause de sortir deux albums par année pour avoir une intimité. Écoute, j'avais écrit p r e n d Razor. Quand ils ont sorti le p Executioner Song, puis ils ont sorti Evil Invaders. Oups,、oh, après ça, ils sont tombés euh, avec. Euh, euh, euh, comment e s'appelait celui-là, tout de suite, suite après là,、euh, Je m'en rappelle même plus. Ben, ça ne t a p a i pas de bout.、Et、Evil Invaders, il e s t encore chaud, chaud, chaud dans nos mains, q u i l s en s o r t e n t un autre. Ben、euh, eh、oui. Système. Mais Ça l'a tué énormément de groupes. Ça, c'est un phénomène qui est arrivé dans les années 80. Je dirais que dans les années 90, je peux me tromper là, parce qu'il y a peut-être certains passages qui sont un peu plus nébuleux dans ma tête. Mais... Bien, aux années 90, en, en frais de métal, j'en ai perdu un gros bout. Bien, écoute, à cette époque-là, je m'intéressais aussi beaucoup à l'industrie. Bien, c'est ça, c'est ça. ça. Parce que,、euh, chers auditeurs, on n'est pas toujours resté.、Euh, Dans le même, dans, dans le même mode métal, toute notre vie, à un moment donné, on, on a fait ce que plusieurs ne font malheureusement pas. D'expérimentation.、Euh, on s'est intéressé à d'autres styles de musique、ouais. sans renier réellement notre aspect underground, p i tout, on est, on a trippé punk, on a trippé new wave, on a trippé, h a r d c o r e h c a r d c o r e crossover, on a trippé un、ouais. paquet de trucs comme ça, pis c'est, ça se ressent aujourd'hui, tu sais, quand on écoute notre musique,、euh, ou qu'on en joue,、mm -hmm. ça se ressent dans nos télés.、Oh, oui, tout à fait. T'sais, t'sais, Mais donc, dans les années 90,、euh, il y a eu une prise de possession qui était plus au niveau du métal, je parle, plus le trash et la dette avec une certaine ambivalence, surtout en Amérique du Nord. Pardon. Mais,、euh, c'était quand même bien. Depuis la fin, je dirais, mi-90, un petit peu avancé jusqu'à l'heure où on se parle présentement, il y a une surpopulation de groupes Qui, à mon humble avis, je dis bien humble avis ici, crée toute une forme de chaos au niveau de l'équilibre, mais aussi de la qualité musicale qu'on retrouve. C'est sûr et certain que si tu regardes en 2010, on va se mettre en 2010 parce qu'on est là présentement,、exact. avec、euh, la multitude de styles, de sous-styles, de f i f e r i e et de d u r e r i e aussi, parce、mm -hmm. que c'est à l'extrême. T'as d'un côté, t'as ce qu'on appelle le true metal, même si ça s'en vient tellement à l'extrême, être true que c'est trop grim, c'est, c e g a r d ça n'est que ça. C'est quasiment outsider, là. Ben, c'est pas outsider. s t c'est, à un moment donné, on dirait que c'est un buzz qui va rejoindre juste une, l'élite, comme on appelle, ouais, pis tu sais,、ah, t'as pas、ouais. le droit d'écouter ça, toi, parce ouais, que t e s pas ça, dans le. o u a i a n g Ça devient discriminatoire, là. C'est ridicule. T'as de l'autre côté, c'est tellement, Tapette, Momoun, e toutes les petites bandes de Imo Metalcore avec le petit tatou, s des bras、ouais. tatoués, tout pareil, avec les oreilles en stretching,、oui. pis qui se p r o c l a m e t métal. Non, non, c'est sérieux. Ça, ça me fait pleurer. Que... <rire> What? Ça, c'est des, des intrus, intrus. Des intrus qui n'ont pas vu qu'il y a une pancarte qui est écrite en gros de même en ondes. <rire> ça, c'est le genre de pâte à p o m m e ça. <rire> Bref, vas-y, continue à expliquer tes sournettes.、Euh, ce qui me fait ça, c'est parce que je regarde les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes musiciens.、Euh, je m e regarde comme mon gars, il est, il est dans ce style-là.、Euh, ça apprend à jouer de la guitare, puis tu la quittes, puis ça va apprendre avec du mauvais métal, selon moi. b e n écoute, ce que tu considères étant être mauvais métal, il n'est probablement pas, pas pour, pour lui, eux. p o u r eux. n o c'est ça, ça, ça, ça. qui arrive. Mais tu regardes, nous autres,、euh, on a toujours aimé ça un, un petit peu plus, un petit peu plus pur. À cette heure, c'est rendu. Ça braille quasiment dans le. C'est très dilué, là. Écoute. Tu sais, quand c'est rendu, t'as un mélange de hip-hop. Tu sais, son t h a b i l l é s en. En je sais pas quoi. Oui. Tu veux-tu prendre le micro aussi? Non, non. <rire> non, non, non. <ride plains> Il cherchait des mouches. <rire> mais oui, je suis d'accord avec toi, mais ça ça, ça, ça altère pas du tout mon point de vue, là. Dans le sens où、euh, le fait d'avoir, disons, deux clans totalement séparés, Non,、mmh. mais ça, parce qu'il y a un paquet de gugus entre les deux, là. Ouais, mais oui. Si, si tu vas、si、regarder si est... en plein milieu, t'as les, les powers métalleux purs et durs qu'eux autres. C est, c est, ouais, mais.、Euh, ils vont écoute, jouer à Zelda écoute, avec un. Tout, tout, tout, écoute, oui,、là. mais toute, toute, toute catégorie confondue, Que ce soit bon, pas bon, moyennement bon, acceptable, pourri, name it, I don't care. Moi, j'en ai absolument rien à foutre de ça, là. Ce q u e C'est comme un champ de pissenlit, là. Hein? T'entends-tu que t'as beau n'arracher, là? Il y en aura toujours qui vont pousser en arrière de toi. Moi,、bon, pis ils te regardent avec un e f f e c t i v e m e n t avec、oh, un doigt d'honneur, là, tu sais. <rire> Sauf que le problème, c'est que tu vas faire un tour chez un disqueur, là. Ce que je fais à toutes les semaines. <rire> ce que je fais j ce que je fais pas de p u belle l u r e e Ce que je fais à toutes les semaines, je vais faire un tour chez, le... chez un disqueur, n'importe lequel. Que ce soit de, de, de, un grand, un moyen, un petit, peu importe. Je regarde ce qui est proposé. Puis, je me dis à quelque part, bon, il y a des valeurs sûres pour moi, qui ne sont peut-être pas les mêmes pour d'autres, mais bref. Je regarde ça, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, là. Quelqu'un qui veut le suivre, là, à la lettre, là, non, ce q u i sort, là, oublie ça, oublie il a ça, besoin d'avoir comme 50 jobs, là. Ah o u i s il faut que tu t o m b e millionnaire demain matin, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ben oui, ben oui, ça n'a pas de bon sens, ça. Mais ça, ça a un impact, là. Ce qui veut dire qu'il sort moyenne, il est signé à peu près planétairement parlant, peut-être. Je dirais, 10 groupes par jour. Mais regarde, au mois de janvier 2011, quand ça va être le temps de faire notre revue 2010,、ouais. on n'aura pas tout vu passer.、Là. Mais non, mais on ne pourra pas voir. C'est impossible. Même déjà, regarde, on est rendu, regarde, milieu mai, puis il y a des affaires qui nous a passées en dessous d î n e r carrément. Hein, ouais, ben oui, absolument. Regarde, c'est normal, là, parce qu'on ne le fait pas à plein temps. Tu sais, tu m'es arrivé tantôt, il y a un nouveau film troll, e Ah. Ben oui. D'accord. Tu vois, bon. écoute, pis,、euh, u o n s'entend que ça fait déjà u n n C'est un gros band, C'est un bout de temps qu'on anime、ben、ensemble.、Oui, c'est ça,、bon. c'est ça, ça. Mais, il reste une chose, c'est que tu te dis, bon, ben là, ça, c'est-tu bon c'est-tu pas bon? Tu mets à prendre des chances, t'achètes l'album, c'est pourri. Qu'est-ce que tu fais? Il es t déballé. Tu peux pas le retourner. Non, c e s t fini. Tu, tu, restes avec, ou ben, non, tu dis, tu joues au frisbee, ou tu, ou p i g e o n d'argile avec. Ben, quand tu viens de payer 25, 30$, tu dis, ben, là, c'est cher à payer pour jouer au frisbee. Fait u tu dis, bon, ben, tu le cannes dans un, dans, un, dans ton étagère. Il sortira pas avant probablement huit ans. Puis, la journée que tu vas le sortir, tu vas dire, ben, c'est encore aussi pourri qu'à huit ans.、Mm -hmm. Mais il en sort tellement de formations, il y en a tellement de bandes qui sont signées. Puis ça, là, Sinistro, je te le dis, là, c'est une question de mode. C'est pourri jusqu'à la moelle pour une chose. C'est que le métal, aujourd'hui, était sujet, tu sais, à une mode au même style que la bullshit qui passe sur radio. Ben <rire> oui,、t'sais? effectivement, garde、euh, le phénomène du deathcore. Exact. Et que les Despise Icons bénis de massacre s et autres machins e trucs、Mais、du、ouais. même acabit. c'est mort, là, c'est fini, pas l e s a m p u là. Pourquoi qu'un dirigeant d'un label important, un des majors dans le métal, a dit ouvertement, j'aime ce que tu fais, pas parlant de mes trucs à moi, à quelqu'un, à quelqu'un qu'on connaît bien, toi、mm -hmm. et moi, j'aime ce que vous faites, ton, ton, ton, t s n ton, ton, c'est pas tendance. C'est ça. C'est pas tendance. Si tu te fais dire à un band de métal que t'es pas tendance. C'est ça. Ou ce qu'elle a, là, là, quelque part, là, là, la, la, la pureté de l'histoire. Pis après ça, ben, pour ça, ça, ça l'engendre encore de dire, bon, ben, ça, c'est bon pour peut-être un an et demi, deux ans. Envoyez, amène-en des bandes de même, on t e s signe. Ça revole partout, b l a n e b l a n e blanc, blanc, <rire> des noms qui se peuvent pas, qu'on retient même pas. Pis on sait même pas c'est quoi le titre des même albums. Il est pas capable de lire le logo. Il e s pas capable de lire le logo, <rire> ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, c'est pas là pour rester. Non, Il en sort tellement qu'à un moment donné, tu dilues la qualité. Ben, c'est p a r c e q u e e c s t tout, toute la même affaire. Regarde, écoute,、euh, comment est-ce qu'il y a de Children of Bodom et c o m p a g n i e au même son, là? Tu as peut-être 50 groupes、ben、qui、ouais. sont dans la même maudite patente. Il y a des secteurs, je dirais, mondiaux qui ne sont pas faits pour être émergents et être signés major. Le Québec est, pas un, est un de ces endroits-là. Ce n'est pas un endroit où -ce que tu peux espérer devenir un jour major et en vivre. Moi, j te pose une question. Je n'y que... répondrai pas. <rire> <rire> Trouves-tu que le métal au Québec est original, oui ou non? pas. vraiment. Non. pas vraiment. Non. honnêtement, pas vraiment. Il y a des exceptions qui confirment la règle. C'est vrai, j'en conviens. Il y en a pas beaucoup. Mais, j'ai t des exceptions. Mais, quand tu regardes ça, là, si tu restes aux États-Unis, t es a Seattle, s dans le temps du grunge, ils te s i g n a i e t à taux de bras. Maintenant, tu restes, je sais pas, moi, n'importe quel. LA. C'était un band metal, tu risques de te faire signer. Si t'as joué assez dans le circuit des clubs, pis qu'il y a une couple de, de gros bonnets qui t'ont vu,、On、tu sais, t'as f a t t s entendu que la population versus le Québec、c、est assez、bien. différente, Oui, mais non, non ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça, ça veut dire que, il y en a énormément d'endroits comme ça. Juste au bord, en Europe, là, oh, Ça oh. se fait signer à、oh. tous les jours, il y en a qui se font signer. Ils sont pas là pour rester, c'est vrai. Mais, ils se font signer à tous les jours. T'es devant un choix qui, c'est le champ de pissenlit, là. Ça a plus d'allure, là. Ça a pu de bon sens. Ouais, mais si au milieu de ton champ de p i s s e n lit, t'as un trèfle à cinq feuilles, tu vas prendre quoi? Ben, écoute, first of all, ça se peut que tu. as... Mais trouve-le ton trèfle dans le champ de p i s s e n lit. Il va f a i r que tu fouilles en maudit, puis je ne sais pas si toi, t'as la patience de. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est un e s l e d t r o u v a i Bien, garde-le, puis f a i s l e sécher, mais a c c o r d r e l e parce que. Dans son dictionnaire. bien, C'est un gars de la vieille école. Mais. Tu sais, si je te mets ta perle rare, tu la trouves, tu es super content, mais tu sais, ça va t'arriver une fois sur six,、ah、ouais, sept fois. Ça, ça, Donc, moi, je trouve qu'il y a une sursaturation du marché. Bon, ben, on n'écoute plus de métal fini d a n p e l e r On n'a p a e même plus fini. Ben, il e s i On ne fait rien que parler. c e ça, Même pas. Fait, cette on... réanimation, c'est l a dernière à s o i r <rire> On ne fait rien que parler. On est bête-coup dans le circuit. Il reste quand même des bonnes choses, puis on va aller en écouter une c'est Slayer. Bon, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est un t r è s f l a à c a s s e t D'ailleurs, tiré du dernier album World Painted Blood, la pièce éponyme, pièce d'ouverture de l'album, qui est très bonne. Allons écouter ça, puis on revient en o n d e après ça, puis après la pause. C'est correct. Go. Donc...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 22h05, bien bientôt 6. Et avant la pause musicale, on a entendu Slayer t i r e r du récent album World Pant and Blood, la pièce éponyme, pièce d'ouverture de cet album. Très bon album. C'est le, le, le, le trèfle dans le champ c h a m p de p i s s e n l i C'est le trèfle dans le c h a m p de p i s s e n l i t Sinistros. Enfin, tu auras compris quelque chose. <rire> C'est paru en 2009 sur American Records. D'anciennement,、euh, Def Jam Recordings. Effectivement. Tout à fait. Oui. Oui. Quelle mémoire? p e u t bien une v i e i l l e s tu s a i e Ça a des avantages. Eh oui. Bref, toi, j'aimerais bien savoir de quoi tu vas m'entretenir. Ben, ben, nous, on s Ça、entretenir. va continuer sur la lancée. Vous savez, à travers、ah. le monde, dans le métal, il y a plusieurs nationalités. Ces nationalités, surtout en Europe, décident par choix de chanter dans leur langue maternelle. Ah、i、oui, l y a des trucs en allemand, il y a des trucs en norvégien, il y a des trucs en finnois, il y a des trucs en japonais, il y a des trucs en finlandais. finlandais. Veux-tu bien me dire pourquoi le monde capote quand c'est en français? Explique-moi ça. Ben, moi, j a i rien compris là-dedans, puis c'est. Ouais, c'est pas bon, c'est en français.、Euh, moi, C'est pas bon, c'est pas bon. J'ai de la misère avec ça. Moi, Et ça. pourquoi donc? Pourquoi? Je vais te dire, moi, mon point de vue. Parce que t es un sale con. m a i ça, c'est pas de raison, ça. Ben, je trouve que ça explique bien <rire> les choses, moi. <rire> c'est sûr que certains m'étonnent que 50% de l a r é p o n s e <rire> Bon, ben, le haut 50%, c'est une note de passage, 50%. Ça. <rire> non, ça ne pose plus maintenant.、Euh, c'est pas comme dans notre、euh, temps, ça. <rire> OK, encore une fois, on est vieux. Non,、eh, c'est ça. Non, <rire> écoute, Sinistros, honnêtement, moi aussi, j'ai de la misère avec le francophone, je te dirais généralement. OK? Que ce soit, peu importe le style de musique, et <rire> c'est j a te parle pas de poche pilée pis c'est de Non, gaffe, non mais, moi, mais... Là, là. mais, encore plus dans le métal. <coughs> je, je sais pas, j'ai eu des,、euh... j'ai eu une mauvaise expérience avec tous les groupes métal francophones. j e d i s francophones et aussi francophones européens, là. o、okay? k En général, là. C'est pas juste le, le québécois, là, proprement dit. Mais j'ai eu une mauvaise expérience avec ça. J'ai toujours trouvé. Et tu vas dire que je suis très américanisé. Je... m'en Cache-pot. a J'ai s t u u j o r s r tranquillement, cornes, sors corne. sors, prend trop o pousse bon, tout bouches, oui, u que... deux puis quitte. Tu v é le de Elle Ça ça sa place. tu、euh, de J'ai toujours trouvé que la langue du métal était l'anglais. Je trouve que c'est la langue qui est la plus mélodique et qui se mixe le mieux avec ce style de musique. Ben, moi, pourtant, je trouve qu'en allemand, ça sonne tellement plus percutant, ça bûche. C'est sûr que certains. Regarde, ben, q u é b On prend un exemple, Insurrection, quand tu chantes en français. Écoute, il y, y a une différence, Sinistrose. Insurrection, quand tu chantes en français, il chante avec une voix qui est très gutturale, une、bon. voix d ê t t e On va prendre les écorchés. A... Je suis pas capable. Moi non plus. Bon. Je, je, ça, j'ai de la misère parce que, bon, écoute, au départ, faut que je le dise, j'ai jamais été un fan de Barf non plus.、Euh, ce qui veut dire que c'est le même vocal, à quelque part.、Euh, c'est un vocal qui fait très, je dirais, plume la traverse, mais hard. Et ça, j'ai, a j'ai jamais aimé ça. Bon, je suis peut-être pas le meilleur critique, le plus objectif là-dessus,、mmh. mais j'aime pas ça. Tu me parles de formation comme, je sais pas, moi, bon, é c o u les Goulonatics qui ont sorti le dernier album en moi français. Moi, j'adore ça, je trouve ça super je, bon. Musicalement,、mmh. j'ai rien à lui dire. Encore, Pat Mirou ici, chante un excellent français. Il chante pas le joie, il chante un excellent non, français.、Hein? Ça découle mieux à mon oreille. Mais encore là, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'accroche. Je dis pas qui accroche, mais qui m'accroche. Pour moi, il faut que ce soit fluide et l'anglais est très fluide pour que ce soit déboulé des oui, paroles bon, rapidement, rapidement comme ce s l a y e r On s'entend-tu? On s'entend-tu? Tu pourrais jouer. Justement, que... non, on ne s'entend pas. <rire> <rire> non, mais tu tu pourrais jouer du black metal. Que ce soit en français ou en anglais, on s'en tabarnak-tu. b e n on en entend rien. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'on ne l'entendra pas. Si on prend exemple. Tu sais, que tu fasses. C'est、oh, français, français, français. Ça r e v i o n t au même, là. C'était <rire> pas <bon> mal français. <rire>、oui, on va prendre. Tout à l'heure, on parlait de Fin Troll. On, par, on parle. Prenons l'exemple de Fin Troll, OK? Qui est une formation. Finnoise. Finnoise.、Euh, qui chante en qui, suédois. Qui chante en suédois, qui est. Oui, parce qu'ils ont trouvé que le suédois, ça sonnait plus troll. Tiens. Étrange que tu viens de dire, hein? Ça sonne plus troll. Ils ont trouvé que le suédois coulait mieux avec leur musique. Hum.、Mm. Bon, e n je pense que quelque part. Ben, il n'y a pas rien que ça, parce que le premier、ah、non, chanteur de f i n t r a u le Je sais. Principe,、ouais. Effectivement, <rire> je suis d'accord avec toi. Mais il reste qu'ils ont trouvé que le suédois s'apprête à mieux à leur musique. Si tu prends une formation allemande, écoute, Destruction, qui est une formation allemande. En allemand, ça ferait bizarre. Ça ferait très bizarre. Si tu prends Rammstein, mais là, en anglais, ça ne fit plus. Non, ça ne fait plus e Mais c'est même lit. C'est même lit, effectivement. C'est même, e h d i a p o c a l y p s e Writer, t'écoutes le tun e qu'ils font, c e s t pour des radio-édits,、euh, vu qu'ils sont sur un label euh, plus euh, par ici, mettons, il y a des radio-édits qui sortent,、euh, ben, faut le dire vif, radio-édits, là.、Ouais. Euh, certaines pièces qu'ils qui refont en anglais, pis c'est poche. Bon. Non, <rire> pis u j'ai pas de misère à te croire. <rire> parce que c'est, c'est faux, là. Écoute, là, on, revenons à, à même une comparaison qui, qui va peut-être apparaître être un petit peu、euh, éloignée, mais qui en fait a son sens. Les Russes ont produit des voitures, les Lada. Ils ne l'avaient pas, les Russes, en production automobile. Ils ne l'avaient tout simplement pas. Mais Pourtant, c'était des, <rire> <chars pas tuables. rire> des chars pas tuables. C'est des chars pas tuables, mais des chars qui n'étaient pas adaptés pour être ici. Non, ça c'est. Ben... Tu ne les importes pas dans ce temps-là. Ils l'ont pourtant fait. Les Japonais, ils l'ont, la construction de l'automobile,、ouais, la mais conception. Mais les années 70, ils ne l'avaient pas p a i t o u t Non, ils ne l'avaient pas, mais aujourd'hui, c'est les leaders mondiaux. Un d s Toyota Corolla 1978, un Toyota、pas. Corolla 1998, t'inquiète, q e s t c e que tu a i s Si tu prends un 78 en 2010, il y a des chances qu'il soit un peu moins cher.、Ah, même a i s m en 78, tu i mais tu comprends, m o n Ouais, Donc, il comprend hop, rien. p a e n oui,、ah. non. Fake... Non, mais. Non, non c'est correct. C'est un dépôt. Je, je, je sais. Mais <rire> sauf que, à quelque part, tu ne peux pas considérer au départ que tout se prête à tout. Non, c'est faux. C'est faux. C'est ça. La, la, la, la, la, écoute, l'acupuncture ne、euh, fera peut-être pas l n job pour t'enlever de, une, une dent qui est carrière, là.、Hein? Mais pourtant, l'acupuncture a ses vertus pour autre chose. Un、ouais. dentiste, t'enlève, t e pourras pas te, t'en. T'as f a i r e une vasectomie. T'as fait, ben, en tout cas, <rire> s'il te l'a fait pour se faire des questions, <rire> Effectivement. Mais moi, c'est pour ça que je me dis que, et encore, c'est subjectif, je le dis, c'est pas, je prends pas position, à part qu'être la mienne, proprement dit, je prends pas position pour personne, mais je me dis que le francophone, qu'il soit québécois, qu'il soit belge, qu'il soit français, qu'il soit so whatever, a pas vraiment sa place dans le métal. Parce que ça ne découle pas bien. C'est accrochant à l'oreille. Écoute, il y a des trucs en français que j'adore. Je m'en cache pas, je suis un fan du vieux Pagliaro des années 72, 73, 74 et compagnie. Je suis un fan de ça. J'aime、bon, ça, c'est r u c t la, la pièce de trust a n Écoute, t i s o c i a l Quand tu écoutes la version Untrust qui est en anglais, ça accroche. Oui. Ça、ben pas, ben ça... non, ça, ça, ça accroche pas si t'as pas connu l'original avant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, si t'écoutes la vraie version, s e i g c'est bien plus fesse d a n s le mythe, là. Je m'en rappelle même pas cette version originale-là. Ah, mais Maud, c'est i n c u l Ben oui, mais chez ch ch toi, t'as pas ça. C'est correct. Chez toi, t'as pas ça, là, tu sais. Ou t'écoutes du sortilège, du sortilège en anglais, ça serait l'être. Oui, mais regarde, il y avait le, le, le, le band français Warning dans les années 80 qui chantait、euh, Rock City, c'était une, une tonne bonbon. s Ben, le vocal était accrocheur avec la. Le, le, le, le, le, je te dirais la rythmique un peu bonbon rock heavy. C'était accrocheur, oui, c'est correct. Mais j'en aurais,、euh, aurais pas fait un fromage. C'était un plat d'écouter ça régulièrement. Je connaissais même pas ça. Ben écoute, je peux pas dire que t'as manqué énormément de choses. Là, mais、bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, le métal, c'est anglophone.、Pis、si j'en démarre pas de ça. Il y a Des petites exceptions à gauche et à droite qui peuvent être intéressantes. Ah、oh, oui, Fentral, quand tu chantes chante en suédois, c'est correct, ça va avec la musique qui est très, je dirais, traditionnelle, qui est très, je dirais, fantastique à quelque part.、Là. Mais、euh, mm -hmm. moi, demain matin, c e s t l h e u r e décide e de chanter en espagnol. Je n a c h è t e pas, l'album. Je n'achète pas ça. Je n'ai rien contre les espagnols. Je n'ai rien contre les hispaniques. Il g r t a n t s Tomaraya, ça serait son droit. C'est un chilien. Effectivement. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que ça ne se prête pas à sa musique. Tu vois-tu, toi, en train de. Je ne sais pas. Regarde, tu, tu, tu, tu, tu as ton projet mais... Poète Maudit que tu fais en français. Puis, c'est chier, Maudit, non, c'est pas v r a i Oui, mais, mais ce n'est pas grave. Là, non, non, pas mais pas t as ton. Ça se prête à ton style de musique que tu as choisi pour ton projet de Poète Maudit. Ton nom est francophone, en partant. a oui, c'est ça. Attends-tu que tu a r r i v e avec un nom francophone puis que tu mettes du, du chilien, justement, là-dedans? Ça fait bizarre. Bon. Tu m e t s du chili, là. Du、ici. chili, si tu veux, Je t r o u v e que ça manque d'épices, correct. <rire> mais, tu sais, tu l'as faite n français, puis moi, personnellement, de ce、mais、que j'entends. Je ne dis pas que je ne le fais pas en anglais, là. Il y tu, a tu des pièces qui qu vont en avoir.、Bon. Pas... Mais tu prends. Tu, tu prends, prends un band que... qu a comme Asesino, Asesino,、ouais. qui chante en,、euh, qui chante chante. en espagnol. Ça fait sans sacrifice, je là. Je ne dis pas que ça ne fesse pas. Je ne dis pas que ça ne fesse pas musicalement. Mais moi, à mon oreille, s il y a quelque chose, un e petit e quelque chose qui accroche. Tu prends Evan n l l mais là en français, ce qu'on écoutait tantôt. Non, c'est sûr que ça. h、hey, écoute, là, petit pas, petit là tonneur, tu s a i je sais pas. t o m b e a n s e Non, p a n t o u t là. Hein? p a n t o u t p a n t o u t Puis pourtant, la musique resterait la même. Oui. La musique en arrière resterait exactement la même. Parce qu'on peut pas dire,、euh, prends tel album, m a i s l e n français. Non, il mais a été fait dans le même. C'est vrai, t as, t as raison. Ou b e n j e sais pas, moi,、euh, n'importe qui.、Euh, N'importe quel groupe, un homme en un que t aimes beaucoup présentement. a p r è s n'importe quel groupe. Avec, au Québec, on va s'entendre.、Euh, 90 des bandes métal, les musiciens qui sont dedans, c'est tous des francophones. On s'entend-tu? Pratiquement. Pratiquement? Oui.、Ouais. Sur ce 90 %-là, il y en a 80 qui chantent en anglais. Ben, écoute, il y a un facteur qui rentre en ligne de compte qui est important. C'est que si tu veux franchir certaines. Frontière, justement, puis que tu le fais uniquement en français, tu deviens comme cantonné et limité assez rapidement.、Si、je regarde la scène, la, la, la scène black metal au Québec, il y a un nouveau courant où c'est très, très patriotique. Euh, euh, un paquet de b a n d s qui sont émergents, qui chantent tout en français. Ça sonne très bien en français.、Mm -hmm. Le seul problème, c'est que les musiques sont tout croches. <rire> ah, ben là, il、oh、y, y a une autre partie qui devrait travailler. C'est une autre histoire. Mais tu, tu sais, comme moi, Sinistros, e que si tu prends. T'as le droit de faire ce que tu veux là, avec, avec ta musique, avec tes choix artistiques ou quoi que ce soit. T'as le droit de, les, de les, les, les pitcher comme tu le veux, les présenter comme tu le veux. Ben moi, j e u r a i s lu le problème. <rire> le dernier album, i les s o r t i i n s t r u m e <rire> n t a l e Bon, ben, regarde. Mais si tu décides, si tu prends.、Si, puis on parle du métal, là, parce que c'est、bon, notre domaine, là, il sert à l'animation. Tu, tu pars en. Je ne sais pas, moi, tu te formes un bas de métal proprement dit, tu t'en joues, tu joues dans un bas de métal. Tu sais, puis tu décides de, de vouloir en faire une couple de gigues, toi-là, tu sais, puis de sortir, puis tu as peut-être même dans l'idée, c'est un exemple, tu as peut-être même dans l'idée, quelque part, de dire b e n écoute, euh, moi,、euh, je vais aller me ramasser une couple de pièces de plus avec ça. Ta s b e a u ê t r e s u p e r bon, là. Ta s b e a u ê t r e écœurant, là. ê t r e o r i g i n a l Si tu chantes en français, tu vas rester ici. Ah, non, c'est sûr. C'est sûr. c'est sûr. Parce que c'est ça, les limites. C'est les Gaulois c a n t o n n é s les irréductibles dans leur village, assiégés de Romains, c'est tout, là. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça, là. Si tu t'en vas en Europe, ça se peut que tu e s joué en France, ça se peut que tu e s joué en Belgique, en tout cas, les pays qui sont francophones. C'est tout. C'est tout. pis, oublie les États-Unis, là. Oublie、Mais、ça. Ah, non, vous ê t a o u s ê t s au, v o s ê e s a n u t e s au, vous t e s au, vous ê t au, v s ê e s au, v u s t e s au, vous t e s au, vous t e s au, v t e s au, vous ê t e o u s ê e s au, v o u e s au, v t e n au, vous ê e au, o u s ê e s a vous ê t e au, v s t e au, o u s t e s au, v o u t e s au, vous ê t a n g l a i s c e s t l a l a n g u e i n t e r n a t i o n a l e l e s p a g n o l s e s au, t e s au, t e au, t e au, t e au, s e s au, s s au, s ê e s au, s êtes u v t e s u v e s u t e s o u s t e au, o u d au, o u s au, o u s au, v u e s au, v u s ê e s au, l o u s ê e au, vous e s au, vous e s t e s t e s au, vous e s au, vous Ben là, C'est parce qu'on parle de population. Okay, on、hein. chante tout en chinois. Ben, Moi, personnellement, je vais avoir beaucoup de misère à le faire. Oui, mais écoute,、ah, as-tu entendu des groupes asiatiques qui chantent en, en, dans leur langue de jeu? J'ai entendu japonais. Japonais.、C、comment ça sonne dans, dans ton oreille, ça? Quand ça gueule, ça ne paierait pas. <rire> non, mais quand ça gueule pas. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une question de culture, peut-être que ton oreille n'est pas familière. l e t u e n e s pas h a b i t u é à ça. T'as es un décalage que tu n'es pas capable de combler là, dans ton écoute. La musique, la musique te plaît peut-être, mais il y a quelque chose que tu ne franchis pas, là, à quelque part. Mais en anglais, tu ne te casses pas la tête.、Là. Tu ne te dis pas, b e ça sonne. Tu a i m e s ou tu n'aimes pas. Tu aimes le ban d ou tu n'aimes pas le ban d en anglais, c'est tout. Tu aimes、ah, la musique ou tu n'aimes pas. Ça. Tandis que, sent, moi, personnellement, je trouve que l'anglais, au niveau du métal encore, C'est un passe-partout. C'est un passe-partout. Ça peut être un passe-carreau aussi, comme tu veux. Ça、genre. peut être, oui, ça peut être un passe-carreau. m a i t'as plus q u t o de toute façon. Ça, ça peut être un. un il se passe-partout aussi. Là, ah, p u n passe-partout. <rire> oui.、Euh, ben, bon, écoute, je sais pas, mais、euh, c'est. Je le répète, c'est subjectif. Toi, ça te plaît peut-être, ou ça te dérange pas pour le moins, je ben, sais pas. oui, Je vais pas bien écouter le dernier album de Sire. Je trouve ça excellent en français, là. Ben, moi, je préférerais、euh, quand tu es en anglais. Honnêtement. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le message est... est clair là. C'est un album qui est sorti patriotique au fond. Puis le message il est clair, net, précis. Oui, mais là, on parle de concept aussi dans tout ça.、Là. Puis il faut pas le mêler. là. Parce que si Celtic Frost, à l'époque, dans les années 80, avait chanté en Suisse, avec le dialecte suisse.、Ouais. En flamand. En flamand, t a u r a i s t r o u v é ça comment? Puis, il aurait eu le droit de le faire. C'est sûr. T mais t a s r e trouvé ça comment? Parce que c'est pas une langue mondiale. L'allemand, c'est beaucoup plus répandu que, que le français, on s'entend, là. L'allemand, il, il y a beaucoup de pays qui parlent l'allemand, puis c'est une langue qui est pas mal reconnue. Ça sonne bizarre par moment, il faut se faire la règle.、Ouais, mais avec une musique qui est un peu plus rough, ça fit parce que c'est une langue qui est. C'est guttural. C'est guttural.、Ça. arrive, pis u qu'en arrière, ils vont、euh, je sais pas, moi.、Euh... Mais c'est vrai, je vais t'avouer que des fois, j'ai des vocaux à faire pour mon ban, pis u tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Parce que, parce que le punch est... est pas le même. Eh Et... oui. oui. En anglais, écoute, c'est clair, c'est une chose, pis u je pense pas que tu peux me contredire. Même parler anglais, que ce soit au niveau des, des expressions, des tournures de phrases, des conjugaisons, des, des paquets d'articles qu'ils o n t pas à mettre, qu'eux qu autres o n t pas à mettre contrairement à nous autres, C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus musical comme langue que le francophone, qui se heurte devant des règles de grammaire qui sont épouvantablement stupides par moment, s mais qui font partie de notre langue.、Ouais. Ce qui veut dire que quand, exemple, tu prends, je disais tout à l'heure, tu prends Thomas Raya qui défile des paroles e n français, ça m a r c h e r a pas. Ça marchera pas. Il serait toujours en train de s'enfarger、ah, à cause、ouais, d u Puis en anglais, ça passe. Bon, ils、si、vont me dire que c'est une question de grammaire, peut-être, mais bon, je pense que c'est une question d'ensemble. Ah,、oh, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu connais écouter une autre pièce musicale. Tout aussi bien. J'ai pas le temps. Bon, écoute-en pas de bas. Écoute, j'ai reçu ça la semaine dernière par Roadrunner, promo, sur le nouveau Soulfly. D'accord. Formation de Max Cavalera, effectivement. J'ai les deux premiers, je trouve ça, écoute, je l'écoute jamais vraiment. J'en ai passé à l'occasion aussi. Une ou deux pièces sont intéressantes. J'ai été très surpris de la tournure que Soulfly a prise. C'est beaucoup plus basic. C'est beaucoup plus trashy 80. Plus sépultura, un peu? Plus sépultura, mais moins tribal que sépultura. o、okay. k Un petit peu plus minimaliste.、Euh, moi, ça m'achale beaucoup moins, je dois dire, que ce qu'ils ont fait par le passé. Mais la pièce que j'ai retenue, qui s'appelle Rise of the Fallen, juste pour le jeu des guitares, l'album vaut le coup. Allons-y. Right now.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 オペプ、サバテージ、ainsi que beaucoup d'autres。L'abri d e fanales、の 19h、その後、セフウ 89-1. ウェッブァック、22h30, pile. Ben, a l l o n 31 secondes, On vient d'entendre la formation Soulfly, et la pièce Rise of the Fallen, qui est parue sur leur dernier album, qui est encore tiède, qui porte le titre Le Très Beau Titre de o m a n Omen. Omen. qui est paru sur Roadrunner Records. C'est une très, très bonne pièce.、Euh, je le dis pour la pièce, ça vaut quasiment la peine de se procurer l'album. le reste de l'album est bien, là. Ça passera probablement pas l'histoire, mais c'est bien. Ceci étant dit, notre dernier coup de marteau. Hey, les Wanna Be Rockstars. Wanna Be a Rockstar. I Wanna Be a Rockstar. Je s a pas. Il me semble que dans le, le monde, merveilleux monde du métal, parce que c'est le monde qui nous touche présentement,、mm -hmm. on dirait que de plus en plus, il y a des w a n n a be rock stars qui s'en viennent, là. s、ouais. i、si、on veut faire carrière, nous autres, on, nous autres, on, on est les plus m e i l l e u r s que tout le monde, pis u il y a des têtes enflées qui sortent. Je n'aimerais pas le nom, mais non, pas, hein, mais. Ça me fait chier. En tabarouette. Ben, moi, ce qui me fait doublement. Suer dans cette histoire-là, c'est que. C'est que ça t'en regarde de haut. Puis, tu s sais, a c'est. Ça Mais... fait quoi? Ça fait 4-5 ans que ça a une guitare dans les mains, pis là, c'est écoute, là. C'est top. t o p top, man. Moi, tu vois, ma musique, là, là on, on, on s'en va avec tel producteur. On a joué avec.、Euh, t a l'album et s sorti avec tel producteur et e l studio, là. Nous autres,、euh, ça marche, là. Puis,、euh... Mais, ce qui est encore plus drôle, là, dans tout ça, parce que moi, quelque part, ça me fait bien rigoler, là. C'est de voir ces gens-là qui ont cette attitude-là, qui, souvent, on s'entendra là-dessus, souvent n'ont pas énormément de background d'enregistrement de f a i l s e t des pas d i s n'ont pas de t i o n t Non, non, non. Là, on ne met pas le talent là-dedans. On fait abstraction là-dessus. Là. C'est souvent des gens qui en ont beaucoup, même. Mais, qui arrive, qui débarque dans une salle l e spectacle, pis u qu qu'on s'entend que c'est pas le centre b e l l p u i s c'est pas, e、euh, c'est pas, ben, ça existe plus, là, mais m a i n a n t n n b r C'est pas l'impérial, pis c'est pas. l a l c'est s、euh, ça. ça, là. Mettons, c'est le stage. Une salle communautaire, <rire> peu importe, pis u que ça arrive avec des, pis u je l'ai, é u je l'ai vu. Je l'ai vécu. Avec des exigences qui sont absolument rocambolesques, pour ne pas dire ridicules, mais qui te regardent, comme tu le dis, de façon hautaine de leur dire I am a player and you are sweet nothing. C'est parce que, petit gars, si les sweet nothing comme nous autres, ils ne sont pas là, tu ne joues pas devant personne. C'est tout. Hein Puis, entre toi et moi, là, Ça peut aller loin, ça, là. là. Parce qu'aujourd'hui, là, je fais juste un parallèle.、Là. Je regarde, pis c'est un band que j'aime beaucoup. Les Rolling Stones. J'aime pas tout ce qu'ils ont fait, mais j'aime les Rolling Stones. Ben, je trouve ça aberrant, moi, qu'en 2010, ces gars-là c h a r g e a i e n t encore des 200$ piastres d e t i c k e t s pour aller les voir.、Mm -hmm. Hein? Quand a, ils pourraient tous nous acheter à crédit pis u nous, nous, nous revendre à crédit quatre fois sans aucun problème pis u même pas se c o n c e n t ê t e de savoir si i、si、ils vont être payés.、Mm -hmm. Je trouve ça épouvantable. Bon. C'est une question, j'imagine. Peut-être que si toi et moi, on était rockstar, puis qu'on serait à un top niveau, on penserait t r è s différemment. mais C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas là, nous autres. C'est bien, en fait. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire non, non plus. Non, Ce n'est pas qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour être là. C'est parce qu'on a fait le choix de ne pas le faire. Mais, Sinistra, on a fait un choix, mais on a aussi été confronté à des événements qui nous ont fait choisir. C'est sûr. C'est sûr, sûr. sûr et certain. Il reste que. Il y a d'excellents musiciens qui sont dans le fond de leur sous-sol, qui pourraient enclencher une Christie de g a n g all the way, aller-retour,、oh ouais. mais que personne ne soupçonne l'existence. Quand j'entends, moi, des choses comme étant le meilleur exemple, le meilleur, meilleur guitariste au, au monde. monde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu -ce que s c'est t c e que ça? Je serais d'accord pour dire un des très bons guitaristes au monde. Actuel. Connu. Connu. C'est ça. Tu sais? Il faut faire une nuance, là. Le meilleur band metal de l'heure. De l'heure, ça le dit, de, de l'heure. ben oui, de l'heure, dans 10 minutes, celle-là s est f i n i C'est fini. Bon. <rire> tu sais, mais être rockstar. c e、euh, Band de l'heure. Ouais. <rire> ben, il n'en reste plus là. Il en reste 25 minutes. <rire> mais être、euh, rockstar, c'est quoi? C est, c est, je, moi, je pense principalement pour à 95 et peut-être plus pour cent des fois, c'est s'attribuer des choses qu'on ne possède、ouais. pas. C'est un côté attitude.、Euh, C'est de voir. T'organises un show, mettons, on va dire, dans une certaine rue du Câble-la-Madeleine, dans une certaine salle. c e s assez ciblé ton affaire. <rire> T'as s <aux> 75 fusées. Je <rire> sais <là. rire> pas vous.、Euh, T'organises un show, mettons. Puis, ouais, tu fais venir certains bandes. Il y en a qui viennent de Montréal, l y en a qui viennent d'ailleurs. T'as du monde qui sont nice là-dedans. T'as le bain de jeunes, soit je d i s a n s émergents dans, dans une région donnée, mettons.、Mm -hmm. Pis ça rentre là. Pis t'as l'impression que toute la terre, elle tourne à l'entour de eux autres. C'est souvent le cas. Ça, ça m'énerve, mais ça m'énerve. là. Tu peux même pas savoir.、Comment. Mais il faut se consoler avec une chose, par exemple. C'est que souvent, ces gens-là vont avoir cette attitude-là, mais ils pourront pas la conserver parce que. Leur état de musicien, d'artiste ou peu importe ne leur permettra pas de jouer à ça longtemps parce qu'on n'entendra plus parler au bout d'un certain temps. Ben, je le souhaite. Si on prend quelqu'un, l'Amy Kelmister de Motorhead, c'est une rockstar, ce gars-là. On s'entend, c'est une rockstar.、Mm -hmm. Puis il y a probablement ces petits côtés qui sont très énervants. Probablement. Mais je pense pas, au moins, que quelque part, ce gars-là s'en fait à croire, là. Il s'en fait pas à n c o r e Écoute, c'est un rocker, c'est un babocheur. Ben, c'est sûr. Mais moi, j'ai rencontré personnellement m o Paul Diano. Paul Diano, a oui. Je l'ai rencontré, je lui ai serré la main. Puis, t'as pas l'impression que c'est. Ouais, mais lui, Paul Diano, a c'est un paumé maintenant. Oui, mais là. Mais Peut-être qu'il s'en rend plus compte qu'il y a eu un statut à un moment donné. Ça se peut. Mais c'est quand même le premier chanteur d'Harry Maiden, ses l deux premiers albums. Ça se peut, mais tu sais, tu rencontres un gars qui a un certain standing, puis. Mais, oui, mais ça. Et e se stresse pas avec ça, p a n t tout. Mais tout ça,、fait. là, ça prouve quelque chose, à quelque part. r e g a on a rencontré des musiciens, nous autres, au cours de notre carrière. Tu sais, du moins que t i n q u à a l l e r backstage au troisième é t a l f e s t T'en rencontres, Chris Dumont, qui sont 100 fois meilleurs que ben i d'autres. Ben oui. Puis trois quarts des musiciens qu'on a rencontrés. C'est hyper sympathique. C'est ben i straight. Pis, regarde, les gars de Chris y o u n e c'était quoi? Ben, c'était très, c'est sweet, sweet, sweet. Des... Les gars qui s w e e t s w e e t c'est, c'est, c'est, c'est, c e en t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, a b s o l u m e n t c e s o u c e n t c'est, c'est, c'est, c'est, i c'est, c'est, c'est, c'est, c e s l i t é pour ainsi dire, On t c o m p r i s diverses choses, entre autres, que ce qu'ils ont présentement comme, comme carrière, comme travail, comme plaisir, ce sont des personnes qui sont très chanceuses de pouvoir、non. gagner leur vie, entre guillemets, en faisant ce qu'ils aiment principalement. C'est ça. Il faut en être conscient. Il faut être conscient d'une chose aussi, c'est que tous ceux qui payent pour venir te voir jouer, c'est eux autres qui font que t'as du beurre de pinot sur ton pain. C'est tout. Hein? Si t'es pas capable d'avoir cette attitude-là, cette con, e t t e cette, c o n s c i e n c e l à de dire que celui qui, qui, qui, qui, qui est fan de ton band, ou de toi en tant que guitariste, de drameur, bassiste, peu importe, qui vient te voir, pis u là, il dit, garde, j'ai l'album, mets-moi, j'aimerais ça, tu mets le signe, puis tu le r e n a r d e s e voulant dire, écoute, fais-le, toi. o u i ouais, c'est ça. Ben, écoute, lui, il va s'en rappeler, hein. C'est clair, il va s'en rappeler. Pis tu viens peut-être pas perdre un fan, mais tu viens peut-être en perdre 10, 20. D'un coup sec. D'un coup sec. pis u ça, tu peux pas te permettre de faire ça, parce que, il y a un dicton qui dit, tu sais jamais à qui tu auras affaire. Essaie、sûr. de rester le plus politiquement correct avec les gens que tu rencontres, parce qu'une journée, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, pis u de t'entendre avec tout le monde, pis u d'être chum avec tout le monde. Mais ça se peut qu'à un moment donné, la personne avec qui même tu t'entends pas vraiment, si t'es correct, peut-être qu'à un moment donné, l'ascenseur va retourner vers toi, pis t s a Mais bon. Pis u ça, cette attitude-là, c'est une attitude totalement exécrable. Écoute. J'ai eu des discussions souvent avec,、euh, avec Alain, le rock master qu'on a vu tout à l'heure, de rock classique, qui. Oui, je suis d'accord avec lui pour une certaine façon que la vie de rockstar, c'est quand même une vie à quelque part qui est brûlée la chandelle par les deux bouts, mais ça doit avoir un certain plaisir. Ça doit avoir une certaine euphorie à vivre. Oui, mais peut-être pas pour longtemps, mais pour le petit bout que tu, tu b o s s e s peut-être que oui. Probablement, probablement que tu b o s s e s Mais je pense que faut, si tu veux, si tu prends pour acquis que la musique c'est ce que tu veux faire dans ta vie, je pense qu'il faut que tu saches doser la façon que tu vas la faire, l'attitude que tu vas adopter、il、aussi. On va y aller, mettons, y un, un artiste qui n'est même plus, c'est pas, pas du métal, là.、Euh, prends un gars comme Paul McCartney. Ben oui. Si on s'entend dessus, c'est le musicien le plus riche de la planète,、Absolument. le musicien le plus connu de la planète.、Ouais. Puis Chris, c'est le gars le plus s t r a i g h t qu'il n'y a pas. Qui est le plus humble qu'il n'y a pas, puis regarde, tu vas le rencontrer dans la rue, puis tu vas lui dire, tu sais, tu te rencontres à Montréal, c'est à Sainte-Catherine, chose qu'il fait、euh, régulièrement. Je sais pas. Oui. Ah oui. Oui. c'est la seule place à Montréal, c'est la seule ville. a au... Une u des rares villes au monde où il y a la paix. Tu veux? Ah oui. Fait qu'il vient faire son tour ici souvent, puis tu peux le rencontrer, c'est à Sainte-Catherine. Si tu lui dis salut, puis tu lui serres la main, il ne t'enverra pas chier. Non, mais. C'est. Il pourrait le faire important, mais c'est une, une question, je te dirais, d'intelligence et de tempérament. C'est une question de dire,、euh, quand tu rencontres quelqu'un qui te reconnaît et qu'il veut te serrer la main parce qu'à quelque part, tu es soit son idole, n'importe quoi, bien, il le sait il s'en rappelle que c'est grâce à ces gens-là qu'il a ce qu'il a aujourd'hui. Ah,、ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, ça fait la grosse différence, la grosse nuance On dirait entre les deux. c e s r a i t qu'il y en a qui ne voient pas ça comme ça? Non, il y en a beaucoup trop qui ne le voient pas y comme ça. Il y en a pour. Moi, j'en ai vu trop souvent dans ma vie que. Parce que tu montes sur un stage, t'es un dieu, là. Parce que tu torches une guitare, t'es un dieu. Parce que t'as des groupies en avant, là, t'es le plus meilleur non, au monde. Non, hey, ça marche pas, ça, Non,、là. parce que cette personne-là qui se pense être à ce niveau-là, il ne faudrait jamais qu'elle perde de vue qu'elle va aux toilettes comme toi, pis moins. C'est ça. Qu'elle fait son lavage comme toi, pis moins. Qu'il faut qu'elle mange, pis qu'elle rate comme toi, pis moins. C'est ça. Pis que ça ne la fait pas d'une personne inaccessible et céleste pour autant. Hein? Parce que, enlève-y sa guitare, là, ça n'a pas sa guitare accrochée dans le cou, son instrument ou sa voix ou son micro. C'est pour quelqu'un de différent de toi puis moi. C'est juste qu'elle peut avoir peut-être un talent supplémentaire qu'une autre personne qui ne pratique pas la musique、mmh. ou fait pas de c a p a c t c'est là où je voulais en venir avec les wannabe s rockstars. C'est ce type de personne, tu sais, que, pour eux autres,、euh, regarde, moi, je sais jouer de la guitare, tasse-toi, connard. Euh, ouais, c'est ça. Ben, c'est de valeur, mais tu, tu pourrais peut-être lui répondre, écoute, hein, moi, je suis opéré tel type de machine, pis u toi, tu le sais pas. pour t o i c e i t c'est ça. Hein? C'est ça. dire, g a r d e c'est, c'est, c'est, c'est valable pour tout, là. C'est juste que c'est moins flamboyant travailler en industrie que de travailler sur un stage. Hein? Parce que le monde se ramasse pas autour du gars qui travaille en usine ou de la fille. Se ramasse pas autour pour le regarder aller, là, pis l'applaudir, pis dit, hein. Non, c'est、bon, juste la différence, là. Que tu m a n i e s donc bien la console. C'est extraordinaire. r e g a r e t'es mon île, là. J'ai jamais vu quelqu'un p e s e r sur le bouton aussi bien que toi. <rire> T'as-tu vu le piton rouge quand Matt? p è s e là-dessus ou t e recommences、oh, à pouvoir? o u i s o u s o u a Écoute,、euh, mais les Rockstar, il va toujours en avoir. Oh, oui, c'est pas fini, ça, là, Non, non, là. il va toujours en avoir, mais, Pourquoi qu'il va toujours en avoir? Parce que simplement qu'il y en a beaucoup qui tombent. Pis u que c'est comme un r e m b o u r e m e n t Les mauvaises herbes,、ça. hein. t arraches les mauvaises herbes. Là, c'est comme、herbes. un chat de pissant. Comme <rire> un chat de pissant. Il <rire> te s arrache. Il y e a d'autres qui ne p a s s e n arrière de toi. C'est la même affaire. Mais, je, je, on, on chale contre les rockstars, mais à quelque part, je pense qu'il faudrait peut-être aussi avouer que s'il n'y avait pas ce concept-là de rockstar, il y aurait peut-être un petit charme à quelque part qui manquerait au monde de la musique, peut-être. C'est ça. il J'ai pas de problème avec ça, tu sais. Un gars comme Axel Rose qui fait sa rock star, ça fit avec son personnage. Ça fit avec son personnage, mais le problème, c'est que c'est même plus un personnage. Non, c'est plus un personnage, c'est plus rien. Non, c'est ça. Là, on se rend compte que. Ce qui me fait juste pleurer de rire, c'est que, regarde, t'es p e t i t à Trois-Rivières ou à Montréal, t'es rien qu'un petit Christy de musicien québécois, pis u t'agis comme si t'étais international. Ben oui, t'es comme ça. Shut up, e t i t c'est pas compliqué à comprendre, ça, écoute. Pis u si t'agis comme ça, Ben, dis-toi qu'à un moment donné, il va y en avoir de moins en moins qui vont l e s devoir jouer. Ben, c'est tout. Hein? Puis, tu te poseras des questions pour que ça se fasse, même si t'es super bon, pourquoi qu'il n'y a plus de monde dans. Il n'y a plus de crowd sur, sur, sur, sur le parterre qui te regarde、Mais、comment、pourquoi、ça se fait, là? Ben, ça sort. Soyez une des tomates, moi. Ben, ouais, c'est quoi le problème? <rire> Puis, ça, c'est quand ça va bien. T'aimes même pas ça des tomates, moi. <rire> <rire> non. Mais,、euh, c'est un fléau. Mais, ça va avec les restes. C'est un peu le principe de dire que, comme tout bon gouvernement, ben, il y a des choses croches qui se passent au travers de ça. C'est pas toujours selon la ligne de conduite, mais ça fait partie de l'ensemble. Ah ouais, c'est ça. Pis, u être rock star, ben, j'imagine que c'est un mal nécessaire à quelque part. Ah. C'est trop. Après ces merveilleux Commentaire. commentaires, échanges et à l'occasion quelques petits coups de masse bien placés, on va finir cette émission-là musicalement. Oui. On va y aller avec un de tes choix qui, justement, qui ne sont pas des rock stars. Ce ne sont pas des rock stars. C'est des gars qui sont super smarts. e i v S'il y aurait un band des musiciens qui auraient à se prendre pour des rock stars, c'est bien eux autres. Ben, ils ne chantent pas en français. Un, un, un petit mot. Un petit mot. Un、ouais. petit mot dans la pièce、ouais. euh, de Pro. Mais ils chantent en anglais. p u、ouais. i e s t pas grave. Donc c'est quoi? C'est un groupe en d e a e jongleur. Un groupe anglais de jonquère <rire> de deux rappes. <rire> Voivode avec la pièce X-ray Mirror tirée d a l b u m Nothing Face parue en 8 9 sur Mechanic Records. Go! Hey, X-Ray Mirror tiré l'album Nothing Face. Un、euh, des albums qui a,、euh, qui a amené une de leurs nombreuses tangentes. Ben, oui. <rire> oui. Oui, mais c'est l'album où que, là, ils ont fait mourir le, le, le personnage de Voivod. Oui. Ils sont arrivés、ouais. avec Angel Rat après, puis ils ont fait faillite.、Euh, ben, la compagnie du d i s q u e a fait faillite. C'est. Je pense q u、euh, i s v a d e u x autres mêmes, n Je pense dit, que、hein? oui.、Ouais, ouais, euh, ouais. Je sais pas les détails exacts, là, pourtant. Angel r a t c'est un des très, très bons albums、ouais. moi, personnellement, Angel r a t c'est mon préféré. C'est ton préféré,、ouais. celui-là. Oui.、Okay. C'est sûr que moi, j'ai une tendance pour le Vaivod plus, plus, plus trash, sale, plus、ouais. trash, là. Mais non, effectivement, ce sont tous. Donc, moi,、bon、j'aime toutes les passes de Vaivod, aller jusqu'à temps que Snake s'en aille, là. C'est vrai que je ne connais pas réellement ce qu'ils font. o Eric Forrest, il... c'est beaucoup plus rough. C'est plus.、Euh, c'est parce q u ce q u est arrivé, c'est que moi, quand j'ai vu, vu que Blackie s'en allait et que Snake est parti par après,、euh, bon, je lui ai dit non, c'est comme terminé. Là.、Ouais. Je ben, moi, je n'ai jamais arrêté de les écouter. J'ai suivi toute leur carrière. Il y a beaucoup de différences dans ce qu'ils font. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup moins que d'autres. Il y a des choses que je trouve vraiment bonnes. Mais pour moi, ça reste quand même une de mes bandes. Je dirais fétiche. tous ces t i t e qui ont fondu, moi, v o y e z Vaivot, c'est dans mon top 10. Oui, absolument, oui, absolument. Mais je tout e qui ont fondu, là, moi, s i l y a les Beatles là-dedans. Oui, oui, oui, absolument, absolument. Ben, moi, c'est musicalement parlant, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dedans, mais ça, ça évoque beaucoup de choses pour moi aussi, cette a p o u r moi, les six premiers albums de v o y e z v o t c'est des incontournables. Même les sept premiers. Oui, absolument. Outer Limits, c'est quand même intéressant avec les petites minutes 3D. 22h51, p r i s ben, 52. Maintenant, j'espère que vous aurez aimé nous entendre déblatérer sur、euh, divers sujets métalliques,、euh, sur nos accords et désaccords, sur, e、euh, t notre vision. Ben, c'est pas de nos accords et désaccords, c'est, c'est, c é t a i des. Ouais, c'était plus un échange, en fait.、Euh, des, des, points de vue. Ben, je dis, accords et désaccords de notre vision vis-à-vis -vis ce monde-là. Mais,、euh, ben, nous autres, on a bien rigolé. Ben、oh, oui. s i n i s t r o c et s moi, on se propose de faire un autre spécial. En fait, on se propose d'en faire deux, et possiblement, je... Il faut que je contacte les principaux qui o n t intéressés dans l'histoire. On va probablement faire une é mission conjointe avec les lutins de l'enfer.、Oh, oui, oui, fait... oui. On, on, on s'en est parlé sur Facebook, mais ça n'a pas donné. Puis, euh... Mais euh, ça fait longtemps que moi, personnellement, je ne les ai pas vus.、Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trucs ensemble. Donc, on va les inviter. Si, on va essayer de le faire d'ici la fin du mois. Il faudrait, le faudrait pas. aussi qu'on réinvite Tower. Et... Oui, il faudrait、mmh. que Tower revienne faire son tour. C'est sûr que pour lui, c'est un peu plus difficile oui, parce qu'il p a quand même c est c est、euh, il n'est pas à, à la porte. Là. Mais,、euh, on va essayer de faire quelque chose avec le temps de l'enfer,、euh, dans un avenir assez rapproché. Mais il y a aussi autre chose qu'on veut faire. On est un petit peu weird, nous autres, pis, e、euh, on est, on e n voyons d'autres. Ben, je dis un petit peu, hein. <rire> Juste ouais, un petit peu. un peu. Mais,、euh, on a décidé qu'on ferait encore une espèce de, de, de truc qui va a l'encontre l r e un peu de ce qu'on fait normalement. C'est que, je peux pas vous dire quand encore, mais on va faire un spécial, une émission entière, mais on va consacrer une partie de l'émission. Chacun un bloc. Chacun un bloc à ce qu'on déteste le plus dans le métal. C'est-à-dire <rire> les pires pièces pour nous autres. c e s t d i r e les cinq pires pièces que Sinistros déteste, pis les cinq pires pièces que Pandraga déteste. Exactement. Ça va être juste drôle. <rire> Euh, pis, ben, peut-être, écoute, est-ce qu'on, nous autres, on aimera pas, peut-être q u e l'autre bout, ils vont aimer ça. Ça, se <rire> <C 'est, ça, rire> peut. c'est peut-être l'inverse présentement. l'avantage, c'est que nous autres, on va mettre les, chacune des Saint-Oud, pis on va se faire un malin plaisir de la caler j u s q u a u d e u s Ah, a b s o l u e t Ça va être une vraie démolition <rire> en, en, règle. Mais tu sais, c'est drôle quand même, parce que je dis ça, là. Ça se peut que nos choix, là, depuis, Depuis le début de l a n i m a t i o n c e s t peut-être. p e peut e que t t le monde a ici. Peut-être, ça. Ça. Peut ça se peut. Il y a juste nous autres comme ça, mais bon. Ben, ça sera le retour de la balance. C'est pas plus grave que ça. On va se quitter avec une dernière pièce qui est une demande spéciale pour Johnny Barry Supper, une pièce de Eight Eternal. Là, j e l a i d i t c'est un de mes groupes favoris, mais je suis... non, j e l a i d i t que c'est un de mes meilleurs groupes, mais c'est un de mes groupes favoris. Je vais, je vais... C'est-à-dire que c'est le mi-groupe favori dans le métal. f a v o r i c'est de la barbe j u s q u à l à Exactement. C'est-à-dire que c'est pas fin-fin. Ben gentil, mais pas fin-fin. Ça t r i t comme un cave en plus. Je pense que tu reviendras pas s u r u n e prochaine. T'as ton bleu. Mon bleu. p a u Ben oui, Gadon, c'est c bleu. Ben oui, ça vient bleu. Ça change de couleur. Tu vois, c'est le fun. C'est comme un pop-secall, trois couleurs. C'est le fun, ça. Ouais. Ça n'a pas le même effet. Euh, donc, Eight Eternal e t la pièce Rising Legends. C'est tiré de l'album King of All Kings, qui est paru en 2002. C'est pour John Supper. La semaine prochaine, ben, je n'ai rien de vraiment spécial. Retour à pas, la normale. Retour à la, c'est <rire> <Ben>, des niaiseries. <rire> ouais, c'est ça. Normal, c e s t normal peut s'appliquer ici.、Hein. Donc,、euh, la semaine prochaine, Sinistros. e Oui, pis,、euh, à tous les wannabe rockstars. Fuck you! Mangez donc t o u t de la barbe. Et ben, évidemment, il s a les tous vous faire foutre aussi. Ciao.